D'abord, je trouve que c'est scandaleux. Très sincèrement, je crois connaître un petit peu ce territoire maintenant, depuis euh, euh, depuis les années où j'ai la chance d'en être élu, et je l'ai vu sous divers aspects. Et vraiment, je ne comprends pas que depuis trois ou quatre ans, où euh, ce territoire euh, montre des signes aussi forts d'apaisement, Et, et, et même de l'autre côté, côté espagnol, avec euh, ETA notamment, où, où on voit que manifestement il y a une volonté euh, de passer à autre chose, de passer une ère de paix. Moi qui suis euh, euh, vraiment en admiration devant les processus de paix, euh, j'ai vécu de très près euh, l'Irlandais, ce qui est le dernier grand processus de paix qu'on ait connu, euh, je comprends pas l'attitude de la France. Je comprends tout en la dénonçant de toutes mes forces celles de l'Espagne, à la limite. Mais alors la France, pourquoi la France se met-elle dans des situations pareilles Je crois que cet état de <coughs> d'urgence que nous avons maintenant de manière permanente euh, au fond euh, nous fait perdre tout discernement et euh, nous en profitons pour régler beaucoup de comptes euh, qui n'ont rien à voir avec euh, le, le terrorisme. Et quand je vois la qualité des hommes qui ont qu'on qu a osé arrêter, quand je vois le président de la Ruancha Gambara, quand je pense que on a failli euh, arrêter euh, le délégué des, des droits de l'homme, quand même, je suis à vous que je ne comprends pas. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé, qu'est-ce que j'ai proposé Et je vais maintenant à Bayonne pour qu'on puisse en parler avec l'ensemble des élus qui se mobilisent. Bon, D'abord, c'est la moindre des choses, la libération immédiate. Hein d'hommes que nous connaissons, d'hommes et femmes que nous connaissons. Enfin, ce quand même pas des, des encagoulés, euh, comme il y a 25 ou 30 ans, on, on ne savait pas, on les connaît, quand vous voyez Bergugnan, qui a quand même fait l'iroulégui moderne, qui est vendu dans le monde entier. C'est tout simplement honteux de voir ces hommes dans cette attitude. Et ensuite, bon, là je me fais pas trop d'illusions parce que le calendrier ne joue pas, mais j'ai voulu marquer le coup, c'est-à-dire en demandant la constitution d'une commission d'enquête parlementaire pour voir qu'est ce qu'il y a derrière. Parce que derrière, il doit y avoir quand même de très fortes arrière- pensées pour aller si loin. Je, je suis un peu sévère, mais la France n'est plus la France aujourd'hui. D'abord, je le vois... Euh, au niveau des médias nationaux. Vous voyez, ils vont tous dans le même sens. C'est vraiment, il n'y a plus de débat possible. Et ils sont là à cautionner les candidats du système. Je le vis sur ma démarche. Et finalement, euh, ils décident qui sont les bons. Et alors les bons, euh, on n'en finit pas. Et qui sont les mauvais. Et on les arrête nuitamment sans que' on puisse savoir pourquoi. Et on les détient et on continue. C'est plus la France... Donc je me fais une certaine idée, c'est-à-dire celle des droits de l'homme, la phrase dont le peuple s'est déclaré « souverain ». Et je me demande de ce que nous faisons. Donc ça sera au moins inscrit au journal officiel et j'ai la ferme intention de d'animer fermement cela, d'autant que j'ai appris que l'ensemble des élus, toutes sensibilités confondues, euh, s'étaient euh, ligués et qui y avait un très large écho, ce qui est tout à fait normal au niveau de la de la société. Merci. Merci à vous. Alors.